Bismillahir Rahmanir Rahim Sa'alasa'ilun bi'adhabin waqi' Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable. Lil kafirin laysa lahu dafi' Pour les mécréants que nul ne pourrait repousser, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de cinquante mille ans. Supporte donc d'une belle patience. Il voit le châtiment bien loin. Alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، أو نيل أني دفويء لا سَنَكَيَرَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ يُبَصِّرُونَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذٍ بِبَنِي، bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. Sa compagne, son frère. Même son clan qui lui donnait asile. tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier. Arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait. Amassait et thésorisaient. »« ou Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. »« Quand le malheur le touche, il est abattu. »« Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. » Sauf ceux qui pratiquent la salat qui sont assidus à leur salat et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat. les sâils et les mahroum pour le mendiant et le déshérité walladhina et qui déclare véridique le jour de la rétribution walladhina hum min 'adhabi rabbihim mushfiqoun Et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur Inna Car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur Et qui se maintiennent dans la chasteté Et qui se maintiennent dans la chasteté Et non de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas ils ne sont pas blâmables. Et non de rapport qu'avec leurs épouses ou les Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. Et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement. Et qui témoignent de la stricte vérité. Wa allatheena hum 'ala salatihim yuhaafidhun. Et qui sont réguliers dans leur salat. Ulaa'ika fi jannatin mukramoon. Ceux-là seront honorés dans des jardins. Fa mal lil ladheena kafaru qiblak muqti'in. Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi le cou tendu. De droite et de gauche, venant par bandes. Chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices Mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables... Ala an nubdila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin De les remplacer par de meilleurs que et nul ne peut nous en empêcher. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yuumahum alladhi Laisse-les donc s'enfoncer dans leurs mécréances et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. Le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées, قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. leurs yeux seront abaissés، l'avilissement les couvrira. c'est cela le jour dont on les menaçait.